je suis je chez les chickens. Appareil, yeah. y a pur un nickel. T'as déjà dit d'une meuf que manger sur les ériciens. Sois le bienvenue dans le système où les médias, la population n'aiment pas les ficelles. Mise de côté comme une ficelle. Au fait, c'est charmé quand ton pote soir à mi-plein. Yeah. À force de manger seul, tu finiras par t'étouffer. T'es dépassé comme le minitel. Je suis aussi amer que le ministère. Parole à Vicce Michel jusqu'au l'en seul demanda Rafic ou bien ichem. tu me dis que j'ai des de fans mais dans mon coeur, moi des millions de famine j'ai besoin de dollars m'en vie pas j'en vie les frères qui prennent le pas, si tu sais pas manier le calame dévie pas du pour finir dans un pôle yeah. c'était la parenthèse minute peine viens à m'aime chez les militaires donner à mon bois des emails et même, dans le finisterre à l'horizon, et à mi-chemin a ma foi, ma raison mmh. Désolé mais tu n'es plus ton coup J'ai droit à l'or et au prix Goncourt Car je crois qu'on a de vie Et quand on dévie, un jour on paye le devis Moi j'ai grandi dans la rue, celle qui préfère se battre plutôt que d'attendre le Je suis pas une idole Issue un la middle class leader